Unité 3. Leçon 1, exercice 2. Distinguez « ils sont » et « ils ont ». Écoutez pour vérifier. A. Ils sont célèbres. B. Elles ont un objectif. C. Elles ont un rendez-vous. D. Ils sont sportifs. E. Elles sont sympathiques. F. Ils ont une activité. G. Elles ont un intérêt.